Vous dans l'émission 248 de Goodbye Kevin. Émission que je fais tout seul cette semaine puisque lena est partie régler ses problèmes d'impôts au Bahamas. Pour la semaine, elle s'est pris ses petits congés, mais en fait, c'est pour faire de l'optimisation fiscale. Donc, je vais en profiter pour passer des morceaux tout seul et faire des blagues tout seul. J'espère que vous allez rigoler à celle-ci derrière votre poste ou, au minimum, aimer les morceaux que je vais vous passer. Au programme, on va écouter du jazz, du jazz, Aussi bien aussi de l'ambiante, de la musique du monde et du rock. Mais tout ça sur un rythme très calme. Euh, pour commencer cette émission, on va écouter Matty avec le morceau « I will gladly place myself below you euh, » de son album Déjà Vu qui était sorti en 2021. Et on enchaînera avec un extrait du dernier repé de « Surprise Chef euh, ». Dernier repé qui s'appelle « Free and Ship » avec le morceau Pashrash Tout de suite Maty pour commencer cette émission 248 Surprise Chef qui était en concert il y a deux semaines. LR9 qui avait fait un super concert. On part sur une dose un peu plus ambiante avec Picture Music et un album éponyme qui est sorti chez Left Air Records fin 2021. On va écouter le morceau Ivory Coast et on va enchaîner avec Francesco Messina et son album Reflex sorti chez Superior duc On va écouter le morceau Untintiled. Voilà. <rire> euh, mais on commence tout d'abord par Peter Music avec le morceau Ivory Coast. a Thank you. Voilà tout en douceur avec euh, Francisco Messina et son morceau Untitled Lee. <rire> euh j'ai personne pour m'apprendre sur mon accent anglais du coup j'en profite. Euh, dans cette émission 248, on va enchaîner avec euh, deux super compilations euh, fait deux super compilations sur la Somalie qui reprend le groupe 4 Mars qui est euh, sorti chez Ostitona Records qui met en avant euh, différents groupes, nous on va écouter non pas différents groupes, je me trompe c'est sur la compilation d'après on a différents groupes là c'est uniquement le morceau 4 mars on va écouter le morceau en premier Motherland et deuxième compilation sortie chez Ooch Record qui s'appelle Dansibara on va écouter le morceau On te demande euh, de l'orchestra Super Volcano accompagné de Embaraka Et là, on est plus sur euh, la Tanzanie des années 70, 72, 74. Donc, on part en premier lieu en Somalie et après, on part tout de suite en Somalie. En... Non, parce que sinon, ça fait deux fois en Tanzanie. Autant pour moi. enchaîne avec oh là, tout de suite, oh, tu t'es mis un peu trop en haut c'est le groupe belliise avec l'album mémoire qui voulait jouer avant que je la euh, je l'introduis on entendait les prémices du morceau guadeloupe et juste après on va enchaîner avec l'album chagrin bleu du groupe citron citron et le morceau silence violence sorti chez bongo jury Record, très bon label je vous rouets bellise qui voulait danser on va terminer cette émission avec euh, deux groupes on va tout d'abord écouter euh, l'album de Dumi mandatory Enjoyment qui était sorti chez Trouble in My Record et on va écouter le morceau de clôture de cet album qui s'appelle Atonal Poem et ensuite on va enchaîner avec du euh, punk rock venu de pour terminer cette émission pour la conclure venu d'Australie avec le groupe Delivery et leur album qui est sorti chez Filter Records qui s'appelle Forever Giving on Checks et le morceau ça sera Bader Meinof. Moi je vous retrouve la semaine prochaine avec Lena sans impôt.